dans les habitués. Caroline Gillet, c'est la madame de la météo. et oui, la petite voix. Malheureusement, pour vous annoncer de la pluie déjà ce matin sur pas mal de régions et des averses plus fortes qui remontent de France, on pourrait même avoir les premiers coups de tonnerre avant la mi-journée. Il n'y a vraiment qu'à la mer ce matin qu'on est un peu plus au sec, même si le ciel est encore nuageux. Cet après-midi, la masse d'air sera plus instable qu'hier. Cela signifie qu'on va avoir des averses orageuses un peu sur tout le pays. Alors comme à chaque fois, c'est un peu difficile de savoir exactement où ces orages vont tomber, donc le risque est bel et bien généralisé avec peut-être localement de la grêle. Entre deux averses ou entre deux coups de tonnerre, on pourra tout de même avoir un petit rayon de soleil passager. Côté mercure, c'est trop frais pour la saison, 14 degrés sur les hauteurs et jusqu'à 19 degrés le maximum en campine. Retour à un temps plus calme et plus sec pour cette nuit avec les averses qui quitteront la Belgique. Un vent très faible et des minima de 8 à 13 degrés. Demain, la matinée s'annonce assez belle au final, avant le retour des orages dans l'après-midi, des orages localement violents qui pourront déverser des quantités d'eau assez importantes. Il 8h et à la une de l'actualité ce matin, les enquêteurs américains qui s'intéressent à la femme du tueur d'Orlando. La femme d'Omar Matine était peut-être au courant des plans de son mari. Elle pourrait être inculpée aujourd'hui, les détails avec Julien Geffredo dans une minute. En France, l'ex-petite amie du tueur des Yvelines s'exprime. Elle ne comprend pas comment Larossi Abala en est arrivée là. Il s'est rapproché de Dieu, il a voulu faire ses prières correctement, mais rien de rien d'alarmant. Non, à aucun moment je l'ai senti radicalisé. En Belgique, l'heure est au préparatif du CEB. C'est demain que les élèves de 6e primaire passent le certificat d'études de base. La journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Nous verrons que la maltraitance est surtout psychologique et souvent infligée par des membres de la famille. Une rencontre entre les deux candidats démocrates à la Maison Blanche cette nuit aux états unis Larry Clinton a remporté largement les élections primaires. Mais Bernie Sanders refuse toujours de se retirer pour le moment. Une période difficile pour ceux qui n'aiment pas le football. Une femme allergique au ballon a décidé de réagir en organisant des événements parallèles. Mais nous parlerons de football tout de même. Marc Wilmos nous dira comment il va rectifier le tir après la lourde défaite d'avant-hier face à l'Italie. Et la femme du tueur d'Orlando qui pourrait donc être inculpée aujourd'hui. Les enquêteurs pourraient inculper la jeune femme de complicité pour les assassinats des 49 clients de la boîte de nuit gay à Orlando. De toute évidence, North Salman était au courant des projets de son mari Julien Jeffrey Do. Oui, les enquêteurs du FBI se demandent si elle n'est pas dans une certaine mesure complice du massacre d'Orlando. Alors pourquoi Parce qu'en interrogeant la femme de 30 ans, ils ont appris qu'elle avait conduit son mari au Club Pulse au moins une fois avant la tuerie. Et puis toute la question est de savoir s'il s'agissait c'est d'un repérage des lieux en vue de l'attaque. Et c'est pas tout selon la chaîne NBC. Elle aurait été avec lui au moment où il a acheté des munitions ainsi qu'un étui de revolver. Elle aurait même tenté de le dissuader, de dissuader Omar matine de mener à bien son projet. Si c'est le cas, si elle était bien au courant qu'elle avait des soupçons et que malgré tout elle a choisi de garder le silence, alors elle sera considérée comme complice de son mari. Pour l'heure, la jeune femme coopère. Les enquêteurs ont choisi de ne pas l'arrêter, mais ils cherchent à accumuler un maximum d'éléments concernant son implication éventuelle. Un grand jury fédéral a été convoqué et il pourrait inculper Nourzaï Salman dès aujourd'hui. Partout dans le monde, le massacre dans la discothèque d'Orlando a suscité l'effroi, particulièrement dans la communauté LGBT, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. À Bruxelles, la Rainbow House, la maison arc-en-ciel, organisait un rassemblement en hommage aux victimes hier soir sur la place de la Bourse. Un millier de personnes étaient présentes pour dire que la violence aveugle ne leur fait pas peur. L'hommage s'est terminé par des accolades et des embrassades. En France, l'enquête se poursuit pour déterminer le profil de Larossi Abala, cet homme de 25 ans qui a tué un policier et sa compagne dans les Yvelines lundi, avant d'être abattu par les forces spéciales d'intervention du RAID. Il avait prêté allégeance à Daech il y a trois semaines et était sur écoute depuis le mois de février. Alors, pouvait-on prévoir qu'il commettrait un tel assassinat Pas du tout, sur son ex-petite amie qu'il a fréquenté pendant cinq ans et avec qui elle était restée très proche. C'est un, un petit jeune de quartier qui pensait à, à s'amuser, à faire la fête. Euh, il aimait toujours bien, bien être habillé, euh, bien être coiffé. Euh. Non, il aimait bien ce côté-là, beau gosse, il l'avait, ouais. Après, il, il a changé, mais changé dans le bon sens. Il s'est rapproché de Dieu, il a voulu faire ses prières correctement. Mais rien de rien d'alarmant. Non, à aucun moment je l'ai senti euh, radicalisé. Ces derniers temps, il avait été euh, à la Mecque faire un voyage avec euh, des amis à lui. Ils avaient été à plusieurs, et il avait passé... 15 jours. Euh, il y a trois jours, il m'avait envoyé un message, il voulait voir. Il m'a dit, ouais, j'ai besoin de te voir dix minutes, il faut qu'on se parle et tout. Euh, bah, je pouvais pas. Après, j'ai plus de nouvelles. avant le c'est moi qui lui ai envoyé un message. Il m'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler ses numéros ne marchaient plus. C'était comme si on avait coupé la ligne ou résilié euh, la ligne, un truc comme ça. Il m'avait dit qu'il était sur écoute par rapport à son ancienne... Euh condamnation qu'il avait une fiche S qu'il était tout le temps sur écoute au téléphone et tout et ça le ça lui faisait rire il me dit ouais là on est sur écoute mais en gros c'est rien on se dit rien de je lui disais ouais ça te fait pas bizarre il me dit non j'ai l'habitude maintenant et aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'il vous a menti est-ce qu'il vous a trompé vous aussi moi je sais pas je sais pas l'ancienne petite amie de Larossi Abala le tueur du policier de son épouse dans les Yvelines près de Paris un témoignage exclusif recueilli par Cécilia Arbona de Radio France. Et dans les écoles primaires, Christophe, c'est l'effervescence. Ça s'agit parce que c'est demain que commencent les épreuves du CEB, le certificat d'études de base. Ces examens communs à tous les élèves de sixième primaire. Moment important et forcément un peu stressant. Le CEB, c'est un cap symbolique avant de passer à la grande école. Reportage de Stéphanie Vendrec à l'école communale de Lance dans le Hainaut dans la classe de Marie-Paul Bailly. Allez, on ouvre pas son sac évidemment. Ce mardi après-midi, c'est sorti à la piscine pour les sixièmes. Un petit moment de détente avant l'épreuve. Ça va, ils sont prêts, ils sont habitués. En fait, il y a depuis le mois de janvier-février que de temps en temps on prend une question, un CEB. On le fait en classe, puis on le corrige, puis on fait des exercices parallèles et voilà. En géométrie, on a dû voir avec les axes symétrie. Mais oui. aussi dû faire des développements. Euh, carré, euh, par les pipelles. Est-ce que vous comparez ça à un entraînement euh, pour une, une épreuve sportive ou bien... Bon, On peut dire ça, je pense. Ouais. Parce que je trouve que les questions reviennent souvent. Par exemple, la question sur les axes de symétrie, on est presque sûr qu'il y aura ça. Hein. Les élèves sont prêts et plus ou moins stressés. Comme d'habitude. Normal. <rire> et quand... moins stressés. C'est la même chose qu'en classe, on est bien habitués. Hein. En plus, ils ont de la chance parce que c'est moi qui surveille. Donc ils n'auront pas peur, normalement. <rire> Car d'autres élèves de l'entité les rejoindront pour passer cette épreuve très réglementée. On doit être là à 8h15 pour l'accueil, puis à 8h30 on va nous expliquer et puis ça commence le CEB. Ça ne va pas se passer à l'école, là À la salle communale. Je trouve ça bien parce que comme ça on sort une fois de l'école et puis euh, ça marque l'étape. La semaine prochaine, on aura 20 CEB, hein Si, si. <rire> Plus de 80 jours de retard cumulé l'an dernier sur le rail à cause de piétons qui traversent les voies ou qui marchent le long des rails. Cela dit, le nombre de blessés ou de tués a diminué. 4 morts l'an dernier contre 9 l'année précédente. Infrabel, le gestionnaire du réseau, compte installer 17 km de clôture pour sécuriser les voies de chemin de fer ainsi que des tapis anti-intrusion sur les passages à niveau. C'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. L'occasion de casser certaines idées reçues. Oui, parce que quand on pense maltraitance, la première image qui vient en tête, c'est celle d'une personne âgée brutalisée dans un home. Ce sont les cas qu'on relate le plus souvent dans les médias. Et pourtant, Nathalie Servais, les cas les plus courants de maltraitance, c'est au domicile des personnes âgées qu'ils ont lieu. Oui, c'est ce que constate l'agence Wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés. Pour le directeur de Respect Senior Dominique Languedris, les chiffres sont très clairs. En fonction des appels que nous avons reçus, nous constatons que dans plus de 70% des appels reçus, le lieu où se situe la maltraitance, se passe à domicile, et donc le solde en institution. Et ce qui représente donc 26% de cas de maltraitance en institution. Logiquement, ce n'est donc pas le personnel soignant qui maltraite le plus souvent la personne âgée, mais bien la famille dans 64% des cas. Et ce sont les enfants de la personne âgée qui sont les premiers maltraitants, ce qui ne veut pas dire qu'ils brutalisent leurs parents. Il s'agit en premier lieu de maltraitance psychologique. Ça peut être des insultes, ça peut être aussi... Une ignorance, ça peut être le chantage affectif qui peut être entraîner par exemple une violence financière du style euh, on peut très bien soutenir l'argent à l'aîné en lui faisant un chantage que si euh, euh, on ne reçoit l'argent, on ne viendra plus voir l'aîné il vient ensuite les cas de négligence les maltraitances physiques ne représentent que 11 des cas de maltraitance. Si vous voulez contacter l'agence wallonne de lutte contre les maltraitances des aînés, un numéro de téléphone le 0800 30 330. Merci Naël Servet. À propos de maltraitance de personnes âgées, vous vous souvenez peut-être de cette maison de repos qui avait dû fermer à Tournai, le Jardin d'Astrid, c'était au mois d'avril, les services d'inspection étaient descendus sur place et avaient constaté plusieurs problèmes de malnutrition un manque d'hygiène corporelle ou de suivi médical, des pensionnaires attachés sans justification aussi. La direction de la maison de repos a introduit un recours en justice contre la fermeture. Les plaidoiries ont lieu ce matin au tribunal civil. Steve Baker, condamné à 20 ans de prison hier soir aux assises du NO. Steve Baker est reconnu coupable du meurtre d'Ali Akbar Chokre. Il l'avait tué en 2014 lors d'une course poursuite. Aux états unis les élections primaires démocrates sont terminées. Oui, et sans surprise, c'est Hillary Clinton qui a remporté hier soir le dernier scrutin dans le district de Washington. Au total, l'ancienne première dame a remporté 37 des 54 scrutins, mais tout reste à faire pour Hillary Clinton si elle veut s'installer dans le bureau ovale de la Maison Blanche et d'abord convaincre son rival démocrate Bernie Sanders de se retirer de la course. Hillary Clinton et Bernie Sanders se sont rencontrés pour la première fois hier, Sonia Dridi. Leur rencontre était très attendue, les deux adversaires se sont donner rendez-vous dans un hôtel de la capitale où Curieux et journalistes faisaient le guet. Après près de deux heures de discussion, ils sont sortis sans dire un mot. Clinton, la nominée présumée du parti, tente de rallier Sanders à son camp mais le sénateur du Vermont veut négocier sa sortie et s'assurer que ses demandes seront respectées. Il souhaite notamment une transformation du parti démocrate et l'augmentation du salaire minimum. Selon un communiqué de l'équipe de campagne de Sanders, les deux candidats ont discuté de la dangereuse menace que pose le républicain Donald Trump à la nation. De son côté, l'équipe de campagne de Clinton a souligné les discussions que les deux candidats ont eues sur l'unité du parti. Pour Clinton, la priorité est d'unir les démocrates contre Donald Trump. Alors qu'une nouvelle attaque a frappé le sol américain, la candidate a souligné hier le manque de sang-froid de son adversaire. Donald Trump veut être notre prochain commandant-chef. en Je pense que nous savons tous que c'est un travail qui demande, au lendemain de tels événements, des réponses dignes, prises avec calme et assurance. La saison très controversée des primaires est terminée. Prochaine étape, les conventions où les candidats seront investis. Sans surprise, Clinton et Trump devraient s'affronter pour le premier débat présidentiel. Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. 8h12, nous voici 8h9 Sport avec l'Euro de foot et le petit l'Islande qui hier n'a pas démérité. Oui, c'est le petit poussé à l'Islande. Il a plié mais n'a pas rompu face au Portugal de Ronaldo. Match nul un partout. Plus tôt dans la soirée, la Hongrie s'est imposée 2-0 face à l'Autriche. Au programme du jour, à 15h à Lille, match à risque entre la Russie et la Slovaquie. à 18h, la Roumanie affronte la Suisse et à 21h ce sera France-Albanie. Du côté des Diables Rouges, seuls les Les réservistes se sont entraînés hier les titulaires du match contre l'Italie, se, con, se sont contentés de soins et d'une balade à vélo en guise de décrassage et puis Marc Wilmots a affronté la presse et a répondu aux critiques avec une première question que faut-il changer contre l'Irlande samedi On a deux trois variations qu'on utilise à travers les matchs, maintenant peut-être qu'on va changer un ou deux joueurs. On va voir dans l'animation, c'était un autre match, l'Irlande c'est totalement différent, mais on sera toujours habitué d'avoir des blocs regroupés, on a eu ça contre la Finlande, on s'est crié 7 puits occasions, donc on va devoir faire le jeu, comme d'habitude, mais surtout rester patient, parce que c'est un, un match maintenant, j'ai une jeune équipe, je ne l'oublie pas, donc pour ne pas qu'elle commence à paniquer, malgré que vous avez mis une belle pression, ce qui est normal, ça ne me dérange pas, donc ça c'est déjà quelque chose qui les fera avancer pour plus tard. Marc Wilmot au micro de Manuel Jousse. Aujourd'hui, entraînement à 11h pour les Diables Rouges. De Bruyne et Hazard, légèrement blessés, seront laissés au repos. Les femmes et le football, c'est pas toujours le grand amour. Alors un mois d'euro quand les mecs sont devant la télé ou les écrans géants, ça pourrait vite devenir un cauchemar. À moins de, de prendre les choses du bon côté, c'est ce qu'a décidé de faire Valérie Carlier de Jean Blou en province de Namur. Elle a créé une page Facebook, Eurofemme Zone, pour se faire de nouvelles amies et faire la fête avec elle. Françoise Barré a rencontré cet allergique au foot philosophe. Valérie Carlier n'est pas du genre hargneuse ni désagréable, tout en douceur et nuance. Elle avoue, ce n'est pas qu'elle n'aime pas le foot, elle n'y comprend rien. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Non, je ne comprends rien, euh, mis à part euh, les gaules. Euh... Son mari aime le ballon rond et pendant un mois, il va se passionner avec les amis et les voisins. Elle aime la chaleur de la convivialité, voire la ferveur, mais s'ennuie à mourir devant un match. C'est que je n'accroche pas, c'est hyper long, 2 fois 45 minutes, la mi-temps, les prolongations et encore euh, là à la TV on se passe des 3 mi-temps. Une page Facebook pour les femmes qui n'aiment pas le foot, voilà l'idée, surtout pour partager ses impressions tout en esprit d'érision d'œil. La coupe d'Europe, dans deux ans la coupe du monde, sans compter les autres championnats finalement le foot ça n'arrête jamais finalement les femmes en riront et elles y prendront plaisir Le virtuel ne suffit pas à Valérie Carlier, elle veut faire d'un désagrément une opportunité celle de rencontrer en chair et en os des femmes qui ont du temps pendant que les hommes savent pourquoi Non je ne veux pas que ce soit euh, les hommes sont tous des cons et, et voilà ils rirent leur foot et c'est pathétique non c'est pas du tout ça le, le, le but du groupe, c'est vraiment l'idée de partager de bons moments et, et créer des liens et des contacts. Valérie Carlier s'est lancée un challenge, une énorme fête le 10 juillet à la finale entre femmes. Et mis sur Facebook. Voilà, euh, un site, un, une page Facebook un peu sexiste finalement, parce que c'est que pour les femmes. Hein. Attendez, nous avons une femme ici qui connaît le nom de tous les joueurs, dont... dont... Kevin De Bruyne Eh ben évidemment, <rire> <rire> évidemment Hier soir, vous avez pensé à... Kevin De Bruyne 2 de, sur 10 dans l'équipe. 2 <rire> sur 10. Comment cote 2 sur bah, 10 Ça cote, après Belgique Italie 2 sur 10 dans l'équipe. Eh ben c'est déjà une bonne cote. <rire> Il bonne ne code. peut que mieux faire, je vous dis. Il va falloir se dépêcher maintenant. Je vous rappelle qu'on a un petit nouveau en charge du cinéma ce matin s'appelle Frédéric Van de Kasserie. Vous avez entendu Marc Wilmoth qui a dit vous m'avez mis la pression, mais je vous dis merci, j'aime bien ça. Il est gentil. Écoutez, euh... Tant mieux pour lui. À propos de Kevin de Bruyne, je suis pas grand connaisseur, mais ce garçon a une peau de roue donc il ne prend jamais beaucoup le soleil. C'est pour ça. Et il, il, il avait l'air tout blanc, mais peut-être qu'il était très, très fatigué, mais il n'était ouais. pas à sa place, il n'était pas là. C'est une théorie. Si on le fait jouer oui. dans ah, les jours était... de soleil, il est plus discret, peut-être. Ah ouais. Donc il faut qu'il pleuve. alors voilà. il était peut-être malade. <rire> oui. Bah des malades maintenant. C'est un staff médical. Vous déshonorez le staff médical. La reine de la incroyable. mauvaise excuse. Alors et, là, sa, et sa grand-mère est morte dix fois. Ça. Ouais. Voilà. Et il avait Allez. piscine et il n'est pas Allez, oui. Bobard et compagnie, 8h16, nouveau 8-9. <rire> Luminus soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12ème diable. Luminus, à votre service. Et revoici Benoît Ferrière avec euh, un endroit évité ce matin. C'est le pont Kennedy. Apparemment, c'est pas une bonne idée d'aller par là. Mais, exactement entre le pont Kennedy et le pont du Londo, donc il y a le début de la rue Grétry qui, qui, qui se situe sur autremeuse. Et eh bien, il y a un chantier là qui normalement se, devait se dérouler en fin de nuit et qui se prolonge à l'heure actuelle, qui bloque complètement l'accès au pont du Londo venant du pont Kennedy vers la rue Grétry. Alors normalement, euh, les ouvriers devraient être dégagés très très rapidement de la voie publique et, et tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais cela crée des bouchons déjà au des chiroux assez conséquents. Oui, donc plan B, hein, sur ce ah, coup-là. Plan B définitif. Euh, plan B aussi, mais il y en a pas pour aller vers Bruxelles par le 40. Il y a un accident à hauteur de Reyers. La bande de gauche est toujours neutralisée. C'est juste avant le tunnel pour aller vers le centre. Et puis des dans la tranchée de Chorat, évidemment, où vous mettez 15 minutes de plus sur votre temps de parcours. Un problème sur la route, prévenez le 04-344-76-44. Batico vous propose des maisons neuves, tout frais compris. Batico, plus qu'un nom. Une signature. Surfez dès maintenant sur Batico.be. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. C'est plus que jamais le moment de soutenir nos diables qui devront tout donner pour rester dans la compétition. Belgique, République d'Irlande, en direct ce samedi sur La Une, Vivacité et sur rtbf.be. ovio Enflammez le supporter qui est en vous. 5 secondes. Ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Oh là là Marc, t'as remarqué que ta voiture était complètement abîmée par la grêle Hein ah, T'es sûr oh Oui. Et j'ai eu le même problème. Mais heureusement, je suis allé à la carrosserie Piron. et m'ont fait un check-up gratuit. Et en plus, ils sont réparateurs grêle agréés par toutes les compagnies d'assurance. Tu devrais leur demander de jeter un œil. Ils sont dans le zoning des plaines à Timister Clermont et sur Piron.be. Oui, J'ai ici un message pour tous les profs potes de vache mmh. Messieurs les professeurs Ne cotez pas les jeunes trop durement Alto ou basse des cocotteurs Dis, ces histoires de cote Ça me donne envie d'Andalouz et de cote Allons oui. Oui. L'Andalouz préféré des cocotteurs La voilà mains.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 8 9.00, 9 h, le 8 9 Ah, je suis en joie, ding ding ding ding. Vous savez qui vient tout à l'heure On s'attaque. Ah, Qu'est-ce que c'est, que imitation ah Non, ding, revenez, ding, ding, Christophe. Comme une flèche. Vous savez que ding ding ding ding, Christophe May dit qu'il la chantera plus parce qu'il veut plus la chanter. On verra pourquoi tout à l'heure parce que c'est lui qui est notre invité avec le nouvel album qui s'appelle La Trappe rêve, La Trappe rêve, sur lequel on trouve le bonheur. Il est où le bonheur Il, Il est où, où Très chouette. Il l'interprète de manière où, incroyable. Le Je voulais que je vous dise, sérieusement sans ironie, je ne sais pas si vous avez vu le dernier live de The Voice en France. Il fait une interprétation de cette chanson-là où il ne chante pas. Il interprète le truc avec un cœur de blague derrière. C'était juste impressionnant. Vous êtes excitée, Sarah euh, Contente. <rire> mot. Oui. Il y a différents degrés dans le contentement. Christophe, vous êtes excitée Même si on n'aime pas Christophe Maé, il faut lui reconnaître beaucoup, beaucoup de talent. Ouais, effectivement. Frédéric, vous êtes excitée Moyennement. <rire> ouais. Vous avez l'excitation. <rire> C'est voilà. entre ouais. le contentement, l'excitation. Je, je suis nouveau. Attendez, si, y a le nouveau Frédéric Beigbeder au cinéma tout à l'heure, dont on parlera. L'idéal, ça vous a excité Non donc, plus. Vous, non plus. Ah. Mais d'autres trucs, oui. Non, je ne suis pas, je ne suis pas sinistre à ce point-là. Monsieur, je... ne s'excite pas le premier ah. jour. Alors, en voilà. parlant de sinistre. Ah, alors 8h21 justement. <rire> Cactus. C'est l'euro, mais on en oublie les nouvelles fraîches, et elles sont dans le cactus ce matin. Mais oui, hoi, à le mâle, femelle, et tout d'abord ce sondage tout à fait édifiant, Benjamin. Un flamand sur quatre, peine à combiner travail et famille. Les trois autres peines, paraît-il, à combiner travail et et greffe, courage, <rire> tentez de vous intéresser un peu à ce qui se passe en Wallonie, après ça ira très vite, vous savez, très vite. Le géant français Total s'est emparé de l'Empiris, notre fournisseur ouais. belge d'énergie verte. Vert et énergie, paraissant être deux concepts diamétralement opposés lorsque l'on songe à Olivier Deleuze, par exemple. <rire> Je cite Olivier Deleuze, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Olivier Deleuze, l'ex-co-président d'Ecolo, qui avec sa co de l'époque, emilio Hoyos, avait réussi à nous faire oublier définitivement Shirley Edino. Merci. <rire> Soyons euh, honnêtes, le rachat d'un fournisseur d'énergie belge par total, même s'il se passe en grande pompe à essence, bien sûr, sur une échelle d'excitation allant de 0 à 10. 0 étant une rediffusion ralentée d'une passe de Kevin De Bruyne pendant <rire> belgique Italie. Et blanc. 10 étant la joie incommensurablement incomparable de participer à une matinale animée par Benjamin Maréchal. <rire> On est tout de même au rat au rat. 50 millions d'euros reviendraient donc à Bruno Venanzi, président de l'Empiris et du Standard de Liège, ce qui a fait s'exclamer Kiki l'innocent « Je vous le fais comme je le peux ». Oufti, 50 millions, Pruno va enfin pouvoir rembourser cette crapule de Duduche. <rire> mais la journée d'hier a également apporté son lot de tristes nouvelles avec la disparition de Alf, enfin ah l'acteur ouais. qui était ouais. dans la peau de Alf, cet extraterrestre fort poilu de la planète Melmac. Je dis extraterrestre fort poilu, mais je vous rassure, je ne fais pas que des blagues sur Olivier Deleuze ce matin. Voilà, où je voulais revenir. Il y a quel parallèle, quelle transition. Ah si les émissions politiques dominicales de l'RTBF pouvaient s'en inspirer <rire> Actualité internationale avec la réapparition du virus Zika la Belgique contrôlera désormais l'entrée des moustiques sur son territoire j'ai lu ça noir sur blanc euh, pas de délit de faciès même si certains cousins ont parfois de drôles de gueule rassureront les moustiques inoffensifs si c'est géré comme à Zaventem, comptez 4 heures de fil pour rentrer <rire> pas de panique euh, si pour se déplacer le moustique tigre espère la fin des travaux du RER ou la réouverture des tunnels bruxellois, on ne le rencontrera jamais dans nos régions. Petit conseil pratique pour distinguer un mâle d'une femelle, c'est comme les socialistes à la chambre, il n'y a que les femelles qui sont agressives et qui piquent. Euh... <rire> je, je vois bien, ouais. Le satellite liégeois Oufti, ce mini-satellite développé par l'université de Liège, a disparu dans l'espace À sa recherche décolle ce matin la capsule de secours qui est l'affaire Lich <rire> lancée par la fusée Chorchina Mauvaise nouvelle, la navette Lacman Euh, parviendrait quant à elle à coller mais pas à décoller oh. ça n'est pas la meilleure de la matinée j'ai fait un bruit quand même oui, oui, merci, oui. fait un bruit de mais, joie mais gardez vos bruits hein, je, <rire> bah, alors, je garde mes bruits rappelons qu'un autre satellite liégeois avait déjà disparu en 2009 le satellite Stoddard-Champio <rire> il ne serait aperçu que tous les 25 ans en orbite Euro 2016 les petits Islandais dont c'est la première participation ont réussi à maîtriser le jeu en portugais euh, Ronaldo s'est cassé les dents sur la défense islandaise c'est d'ailleurs la première fois que les Portugais voit un mur solide qu'ils n'ont pas eux-mêmes construit. Oh. Il est à noter que ce match Island-Portugal a été éclairé à l'huile de friture. Adèle, la chanteuse... J'ai encore fait un bruit. Merci. La chanteuse Adèle a provoqué une pause dans son concert lundi soir pour supporter brièvement les Diables Rouges. Euh, D'après un sondage à la sortie de la salle, même les fans les plus investis d'Adèle ont paraît-il trouvé l'extrait du match plus déprimant encore que le concert lui-même. C'est quand même pour vous situer le niveau de jeu. Mercredi 7 mars, la carrière des Rolling Stones va être racontée au cinéma. Un budget de 150 millions de dollars. 2 euh, pour la réalisation du film et 148 pour l'approvisionnement en drogue et en alcool. <rire> et enfin, pour conclure, des nouvelles de Silvio Berlusconi. Ah. Son opération à cœur ouvert s'est déroulée avec de légères complications. Les chirurgiens ayant mis 6 heures à trouver le cœur. <rire> oh. Il a fait le tour complet de l'actualité. Vous oh. avez fait beaucoup de bruit. Oui, oui, je fais des... C'est bon signe. Voilà qu'on me paye. Bon, alors c'est à revoir sur la page Facebook du 8-9 évidemment. Inscrivez-vous rapidos so, au dit tout à l'heure avec une citation Identifié, c'est au 3063 SMS, vous indiquez « Je veux jouer ». Nom, prénom, coordonnées complètes, on s'appelle dans quelques minutes. Sarah, Zap Télé Express avec peut-être une bonne nouvelle. Laurent ouais. Ruquier arrête son truc énervant. Le top, euh, le flop 10, vous savez, quand début, on, il démarre son émission. Est long, on n'est pas est couché long, le samedi long, long, soir. 20 minutes, ça ah, fait 20 minutes. Alors je ah, sais pas non, qui lui pas... a dit. Mais il va arrêter Alors je sais pas S'il si a pris la décision lui-même Ou c'est Catherine Barma Qui lui a dit Écoute il faut que tu arrêtes Parce que c'est vraiment mauvais Ah, oh, de donc, joie C'est plutôt une bonne nouvelle Pour la rentrée ah ouais. Cri de joie autour de la table 1, 2, 3 Ouais, ouais. ouais. Qui fait un flop 20 maintenant <rire> ah Oh J'avais dit que c'était Un Zap Télé Express On va vers l'info de la région Dans une seconde Athénée-Maurice Destenay, le meilleur choix pour les études. Tous les types d'enseignement, de l'immersion en anglais et un apprentissage moderne avec entre autres tablettes et tableaux interactifs. Athénée-Maurice Destenay, désormais trois implantations avec un premier degré sur le site ec Carré près de la Médiacité. Ça bouge à Destenay. Info 04 343 04 28 Vous n'aimez pas attendre Chez Peugeot Sheens, découvrez plus de 1000 véhicules de stock super équipés disponibles immédiatement. Peugeot, près de chez vous, c'est Sheens bien sûr. Toutes vos adresses sur PeugeotSheens.be Messieurs, dames, vous aimez les pommes de terre primeur Alors vous allez adorer mes pommes de terre Spunta Chocolat en provenance directe d'Italie. Elles sont à 9 euros la caisse de kg Profitez-en Intermarché, tous unis contre, contre la, la vie chère. chère. ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Il y a 50 ans, Auto5 s'installait en Belgique. Les vieilles coccinelles s'en souviennent. Ah oui, question 10 qui est en bourre, ils connaissaient la musique. Aujourd'hui, Auto5 est toujours à la pointe de la technologie. Pour fêter ça, nous lançons 50 jours de folie, avec jusqu'au 21 juin... L'entretien coûte quoi, 50 euros Oh cool Depuis 50 ans... Qui dit Auto, dit Auto5 Conditions sur Auto5.be Dis-moi Chuck, hein vous les Angry Birds, vous avez le droit d'être content Non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 Sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur déléavc.u avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF.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 Et vous nous rappelez Christophe l'actualité de ce mercredi L'actualité reste dominée par les suites de la tuerie dans la discothèque gay d'Orlando aux États-Unis et par le meurtre du policier et de son épouse en France. À Orlando, la femme du tueur pourrait être inculpée de complicité d'assassinat aujourd'hui. Elle aurait notamment été achetée des munitions avec son mari. En France, l'ex-petite amie de l'assassin apporte son témoignage, vous l'avez entendu, euh, La Larossi Abala, et était devenue religieux, dit-elle, mais elle n'aurait pas imaginé une seconde qu'il puisse commettre un attentat. Dernier jour de préparation pour le CEB pour les élèves de 6e primaire, moment stressant euh, mais le stress des élèves n'est pas vraiment justifié, nous dirait une spécialiste à 9h. À l'Euro, aujourd'hui la Russie face à la Slovaquie, la Roumanie affronte la Suisse et puis France Albanie ce soir à 21h. Ah, la météo, je le dis, c'est de la faute des Français puisque la zone d'averse vient de France et c'est elle qui s'installe un petit peu partout chez nous dans le courant de la matinée. Premier coup de tonnerre avant la mi-journée et les températures aujourd'hui à 19 degrés. Dans moins de 10 minutes, Christophe Maé est dans le 8 -9. Il est 8h30.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 Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Déployer des secours au plus vite et de façon coordonnée pour venir en aide aux blessés, c'est essentiel en cas d'attentat ou d'accident grave. Les hôpitaux appellent cela le plan MASH pour mise en alerte des services hospitaliers. Un plan qu'il faut améliorer régulièrement grâce à la technologie. C'est la raison pour laquelle le Centre hospitalier chrétien a utilisé un nouveau logiciel, le système Alarm Tilt, que nous décrit le directeur Le médical du CHC, Philippe Olivier. Ceci est un exercice. Demande de déclenchement du plan MASH sur le site de Saint-Joseph. Dans l'ancien système, c'était un rappel téléphonique par une téléphoniste qui était évidemment assez vite débordée. Et donc une procédure de renfort pouvait prendre facilement une demi-heure, une heure. Le système d'appel ici automatisé qui est préconfiguré, va vous permettre de rappeler tous les renforts en un seul clic, je dirais. Lieu de l'incident Type d'incident. Accident avion. C'est ce que les dernières catastrophes nous ont enseigné, bien entendu, comme par exemple la fusillade de la place Saint-Lambert, les réseaux téléphoniques peut être saturé euh, et donc ici c'est un système multicanal il va utiliser le SMS qui souvent passe encore alors que la voix ne passe pas sur le GSM il va utiliser Internet qui est quand même rarement complètement impacté pour ne pas dire presque jamais il va utiliser la ligne téléphonique fixe pour prise en charge de la situation la conversation au sein d'une cellule de crise qui peut être multiple sur plusieurs de nos hôpitaux par exemple va se faire par un chat et nous avons donc un fil d'alerte qui va s'alimenter automatiquement et nous avons vraiment un tableau de bord où on sait exactement où on en est dans la catastrophe qui Qui a répondu Qui intervient et Éventuellement apporter des documents, apporter des photos qui permettent de mieux appréhender l'ampleur d'une catastrophe. Vous avez accepté. Au revoir. Des propos recueillis par Éric Dagonier. À Liège, c'est une première. Une affaire criminelle qui, relevée auparavant de la cour d'assises, sera jugée à partir d'aujourd'hui par le tribunal correctionnel. Un homme de 38 ans devra répondre du meurtre d'un de ses amis. Le corps de la victime, Marquille de Seymes, avait été découvert dans un sous-bois à Seraing. Oui, dans le quartier du Perret précisément et c'était en mai de l'année dernière. La victime présentait de nombreuses lésions et l'autopsie démontrera que cet homme de 44 ans d'origine slovaque a été volontairement asphyxié. Le jour même de la découverte du corps, un de ses compatriotes est arrêté immédiatement inculpé de meurtre. Tous deux faisaient en fait partie de la même communauté des gens du voyage. Ils consommaient souvent de l'alcool ensemble et fréquentaient régulièrement le sous-bois où a été commis le crime. L'inculpé nie cependant toute implication dans ce meurtre malgré les éléments d'enquête qui semblent confirmer sa culpabilité. Un meurtre jugé donc par un tribunal correctionnel et plus par une cour d'assises, c'est une première à Liège, mais c'est une pratique qui va se répandre. Effectivement, car c'est la conséquence de la nouvelle loi entrée en vigueur fin février, la loi dite POPOURI 2. Désormais, en fait, la plupart des meurtres et même des assassinats seront jugés par des juges professionnels devant un tribunal correctionnel. Le procès devant un jury populaire deviendra l'exception. Ce sera principalement le cas pour des crimes commis par des récidivistes qui risquent La réclusion à perpétuité. Le principal objectif de cette nouvelle législation, c'est de rendre la justice plus rapidement et donc de faire des économies. Car la procédure aux assises est bien plus longue et coûteuse. Et coûteuse. Mais certains avocats et magistrats le dénoncent ouvertement. En allant plus vite, eh bien, on se prive aussi de certains éléments d'enquête. Les dossiers seront moins fouillés. Après 51 jours de grève, les gardiens de la prison de Wy reprennent le travail aujourd'hui. Une reprise dans la morosité, car le personnel a l'impression que l'action n'a pas servi à grand chose. Et puis, il va falloir affronter le ressentiment des détenus. Pourtant, Yves Paris, gardien et délégué CSC, n'est pas effrayé par cette rencontre. Ben en fait, on va leur dire que on s'est battu non seulement pour garder nos acquis, mais on s'est battu aussi pour eux pour qu'on puisse continuer à leur donner quelque chose de décent au sein de la prison, tel que les préaux, tel que, par exemple, le soir, ils avaient droit à une fois par semaine à des cours de yoga. Mais le soir, comme la prison est fermée, ce n'est plus possible de pouvoir assurer ce genre de choses. Donc là, il n'y a plus aucune réinsertion. Une interview réalisée par Barbara Schall. Une nouvelle action de sensibilisation est en cours dans le secteur finance. Après warem elle a lieu cette fois au bureau d'Ewy qui restera d'ailleurs fermé ce mercredi. Lui aussi risque d'être rayé de la carte. Le Front commun syndical distribue des tracts au public qui s'y présente et lui indique qu'à l'avenir, il faudra sans doute se rendre à Liège ou à Malmedy pour se faire aider dans sa déclaration d'impôts. Une pétition contre la suppression de ce bureau a déjà recueilli 2006. La ressourcerie du Pays de Liège ouvre un nouveau magasin de seconde main, le Airshop City, implanté 15 quai Saint-Léonard et qui propose différents types d'articles de seconde main. Olivier Tunus a visité ce commerce lancé par une société coopérative, une visite en compagnie du directeur de la ressourcerie Michel Simon. Il y a moyen de se meubler à tout niveau et avec de l'ancien, avec du vintage, avec euh, du plus moderne. Donc vous avez voilà tout un pan ici d'électroménager. Ce sont des, des gros électros, des petits électros qui sont euh, revalorisés par la société Sophie et donc ils sont tous garantis un an. Et alors vous avez toutes sortes d'objets, là si on regarde par là, ce sont des objets euh, vintage qui sont très recherchés. Alors vous avez aussi toute une série de meubles. Alors voilà, il y a des, des très beaux meubles, il y a des meubles plus courants et vous avez un aspect vaisselle. Alors ici on voit notamment un certain nombre de, de machines à laver y compris certaines de marques qui sont parfois vendues à plus de 1000 euros ici c'est cher en général quand on a des machines c'est toujours plus ou moins au tiers du prix en matinée comme pour l'après-midi le Airshop City Liège est ouvert du mardi au samedi 19h, c'est vous qui le dites, trois débats sur la table. D'abord, cette note de la cellule antiterroriste qui annonce que des djihadistes ont quitté la Syrie, arrivent en Belgique pour attaquer soit un centre commercial, soit un fast-food, soit un commissariat. On fait quoi C'est la première question. Ensuite, à propos des ados obèses, faut-il rembourser, donc autoriser, la pose d'un anneau gastrique à moins de 18 ans à moins de 18 ans. Et puis Marc Wilmot a-t-il eu les bons mots hier Ce qui a manqué c'est cette grinta, a-t-il dit. Et les critiques Elles me font rire. Marion Jomot, le standard est ouvert. Et contrairement à la météo, le numéro du standard de C'est vous n'est pas changeant. Ça reste toujours le 070 233 466 ou par SMS au 3063 50 cent par message. Les trois sujets de ce matin sont quant à eux déjà postés sur la page Facebook de C'est vous RTBF Mobile Info. Ce n'est pas fini en ce qui concerne le coin du pont Kennedy. C'est toujours difficile de circuler là-bas, Benoît. Et oui, en raison de ce chantier qui s'éternise. Donc, hein, on vous rappelle que c'est donc dans le sens pont Kennedy vers le pont du Londo et la rue de la rue, la rue Gretry, pardon. C'est à l'entrée de cette même rue Gréterie justement que les deux bandes de circulation sont obstruées par ce chantier qui donc virtuellement vous empêche d'accéder à la rue Gréterie. Il y a deux options, évidemment, le pont Albert ou le pont des Arches pour traverser Outremeuse et revenir vers la rive droite. Oui et puis pour ce qui concerne les axes vers Bruxelles, 15 minutes de ralentissement toujours sur 6 km dans la tranchée de Chorat en direction de la capitale et puis plus loin entre Everberg et Sterebeck. C'est habituel par contre sur le 411 entre Overez et Léonard en ce qui concerne donc les fils vers l'art. Un problème sur la route, prévenez le 04 344 76 44. Dans un instant, Christophe Maé, invité du 8-9. Bonjour, c'est Marwan Filagny. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Envie de rire, Où, quand et comme je veux Nous terminons la semaine presque sérieusement. France se pour le café <rire> serré. Pour, pour ce grand cactus. RTBF Ovio, -E l'humour où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be slash ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, -E libérez vos envies.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 plus d'infos sur toyota.be De 8 à 9, 8 -9. le, le... <rire> 89 ce matin avec euh, un Cathy Mullen Homme qui vient donc oui. nous parler cinéma tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a comme bon film cette semaine Frédéric Un vrai truc bien bien bien. Un vrai truc bien de Neon Demon, Ni... une, euh, une satire du monde de la mode. Au bistouri si je puis dire ah oui, c'est tout dans la mode parce que l'idéal qui est le nouveau euh, oui. Frédéric Becbedé est aussi dans l'univers de la mode on verra ce que vous avez dit tout à l'heure que c'était moyen bof bof nous verrons ce qu'il en est dans l'immédiat 8h39 voici un petit événement Christophe Maé vient présenter son nouvel album qui s'appelle La traprève avant le forêt national du 21 avril et du 22 avril l'album est porté par ce titre Il est où le bonheur Aujourd'hui on fait Hollywood, si vous nous regardez sur la Une Télé on a décidé de faire une entrée triomphale sous vos applaudissements, Hello. voici Christophe Maé s'il vous plaît il est là il est là, il est là. Il est là le bonheur Il est là. Ah, là. installez-vous Christophe Maé Installez bienvenue, bonjour, salut à tous, bonjour oh, deux secondes avant de parler de l'album il paraît que vous voulez plus faire sur scène dingue, dingue, dingue, dingue pourquoi ouais, je, je sais pas, c'est un morceau, ben vous savez il y, y a des, cha des chansons que j'ai pu écrire et euh, que j'assume encore pleinement et ce morceau là, et ben en pleine nuit en fait, quand j'ai écrit cette chanson ouais. euh, en pleine nuit, je cherchais le refrain et puis là me vient et, et je, je chantais un truc en, en anglais euh, qui faisait run run run run et puis en pleine nuit me vient ouais. dang dang dang et j'ai dit banco c'est ça le refrain ouais et du coup vous... et trois trois quatre mois après Ben, je n'assumais plus de chanter. Ding, ding. Ça n'a la... pas duré longtemps. Ça s'est <rire> passé comme ça. Mais, mais, mais même euh... si on vous donnait mais... un sou, j'ai un peu de sous dans la poche. Mais, mais... Pour 10 euh... euros, vous me faites dingue Ce sont des euros belges, ça ne vaut rien. Est <rire> oui, ils les prennent en France. Mais, euh, en... mais, mais, mais je le rejouerai certainement ah. sur scène, dans un ah. medley. Euh, ah, j'ai eu pas de problème avec ça. Mais j'ai euh... eu peur. C'est bon, vrai que bon c'est une chanson ouais je m'en suis vite, vite lassé, quoi. C'est comme ça. gens. Alors vous avez pas fait appel sur l'album à un mec qui s'appelle Paul École pour vous aidez dans les textes et alors il y a chez vous une franchise incroyable vous dites, bah, les, les textes moi je m'égare j'écris les textes puis je j'arrive pas à conclure et, et je me suis rendu compte sur le tard que les textes c'était important c'est une autocritique qui est dure ça veut dire quoi vous vous égarez euh, quand vous écrivez alors je, je, je sais pas si je l'ai dit comme ça mais moi je m'égare tout le temps là au moment où vous me parlez je me suis égaré déjà je suis parti j'écoute <rire> mais, vous êtes mais je vous vous pas, êtes vous toute la phrase mais ouais. vous avez dit mais euh, moi euh, j'ai un thème je m'égare je suis pas le plus doué pour le texte et je me dis non. non, non, non, non. j'écris toutes mes chansons je démarre mes textes je vais chercher des thèmes je, je suis passionné par la langue française j'ai j'ai j'ai bercé, grand, j ai, j ai été bercé par ça j'ai ouais. grandi avec du brel du Brassens, donc j'adore les La, la, la langue française après ça, de, le fait de travailler avec une autre personne d'aller chercher des gens comme mmh. ça ça me ramène déjà une énergie et puis ça me permet de prendre un peu de, de, de recul sur, sur sur ce que je raconte Vous parce, avez que, parce que là je, là, je, je, je, je présente aujourd'hui La Trapreuve qui est mon cinquième album ouais. donc les textes euh, les thèmes qui me qui me tenaient à cœur je, je commence voilà j'en ai déjà fait un peu le tour et pour se renouveler forcément que d'aller chercher des gens de talent mmh. pour l'école Qui est juste un mec avec qui j'ai passé un an. Euh, ça a été, euh, ça a été, une... ça a été magnifique parce qu'en fait j'ai travaillé avec ce gars-là sur un album euh, qui est plus personnel que les autres. Ah Allons-y dans le personnel, alors d'abord un mot sur la forme, parce que d'habitude on balance sur les invités quand ils sont pas là, tout à l'heure on a dit du bien, parce que dans Il est où le bonheur mais Je vous ai entendu, j'étais dans la voiture. Il y a ce live de The Voice où vous étiez dans Il est où le bonheur, avec le chorus de Black derrière, dans une interprétation qui était incroyable, ce titre il est pas chanté, vous le parlez, vous le déclamez, il y a un truc, euh... c'est incroyable, ouais. parce que comme travail de déclamation sur ce truc. Il y a pas de question, c'est absolument. Bah écoutez, je prends. Merci beaucoup. Profitez, parce que... Voilà. Je vous dire oui. que... Oui. Marc, la voix ne vient plus. Enfin, je veux dire, euh... <rire> ouais. ouais. Alors, la, la chanson, qu'est-ce qui s'est passé ces soirs de Noël Parce que vous dites, il y a tous ces soirs de Noël, tous ces moments un peu difficiles. C'était quoi Noël chez vous Ben, chez, chez, chez nous, chez, à la maison, on fêtait pas Noël en fait, euh, parce que mes parents bossaient, euh, mes parents ont une pâtisserie euh, dans le sud de la France, et donc pour, pour Noël, réveillon de l'an, tous les jours de fête, les jours fériés, ça, ben, ils travaillaient quoi. Ah ouais. Donc moi, nous, on était très avec mon frère, euh, droite à gauche quoi. J'ai passé Noël chez des voisins, chez un cousin, chez la grand-mère, et donc j'ai jamais aimé Noël. J'apprécie Noël depuis euh, depuis huit ans. Et vous avez depuis que j'ai des enfants. À la boulangerie, vous avez vendu, vous étiez à la caisse J'ai travaillé là-bas, j'ai passé oui. un, un CAP. Euh, Je suis oui. pas allé jusqu'au bout, mais j'ai travaillé pendant trois ans avec mes enfants. Vous pour, pour répondre à votre question de Noël, ouais. j'ai jamais aimé Noël. Mais, mais, mais j'apprécie Noël depuis huit ans, ah. depuis que j'ai des, des enfants. Et j'ai redécouvert Noël. Et euh, c'est vrai que dans cette chanson, c'était essentiel pour moi d'aborder deux moments. Euh, c'était les soirs de Noël. C'est juste, une, ça a été une angoisse toute ma vie, ça. Ouais. Et le dimanche. Et le dimanche. Le dimanche, ah, là, le dimanche ouais. soir dans mon bain, quand tu es face à toi-même... Le dimanche soir, pour moi, il, il a toujours commencé à 14h voilà. ah ouais, ouais, 14h, c'est la, la fin d'un truc C'est la fin d'un cycle Et le dimanche, ça a, toujours, et ça, ça a toujours été le cafard pour moi On fait tour de l'album Rapidos Il y a une chanson qui s'appelle La Parisienne Voici l'intro Paris, c'est la ville des amoureux <rire> Et maintenant, on va à la suite de la chanson <musique> C'est génial, c'est une critique de toutes ces petites. En Belgique, on dirait des madame que, quoi, des madame que un peu chic de Paris, toutes ces Parisiennes qui vous énervent. Vous voulez donner des noms Il y en a qu'on connaît. On en, on en connaît tous, en tous les cas. Ah ouais. Oui, les madame que chic. Les, les Je cherchais Alors, le non, mot. Oh, ça c'est violent. c'est violent. Ah, violent. Frédéric synonyme de pétasse Parisienne. Non non non. Euh, <rire> non, non, non, non c'est un, un portrait euh, cynique cette chanson, mais pleine de tendresse en même temps. Ah oui, c'est voilà. plein de tendresse. Alors il y a ballerine sur l'album aussi. Tu pourrais me dire non Dans ce cas-là, tant pis Ça parle de la demande en mariage Vous avez demandé votre femme en mariage avec ce titre-là ah, c'est une demande en mariage, ouais. Si tu me dis oui, t'as mon nom Si tu me dis non, bah tant pis C'est et... peut-être pas à sa femme <rire> ouais, Je, je m'adresse à une ballerine <rire> Et elle vous a dit oui, vous êtes marié légalement Non, je, je, je, je m'adresse à une ballerine Et c'est vrai que c'était une demande en mariage Ça fait des années que nous sommes ensemble Et euh, bah, Elle m'a pas dit un oui, quoi C'est ça. J'aimerais qu'on en parle un petit ah, peu. Avec elle tu... sait que c'est pour elle. Mais elle a versé une petite larme. Ah quand même. Alors... Peut-être que dans sa larme, il y avait un oui. Ah, femme qui pleure, euh... femme qui dit oui. C'est voilà. C'est euh... le ouais. Christophe. C'est May... oui. nouveau ça. il <rire> y a un truc dans euh, ce titre qui s'appelle Les Amis. Vous parlez de tous les amis. C'est un portrait des différents amis. Il y a un solo d'harmonica de feu dans le truc. Elle est géniale votre femme parce que vous venez avec 3-4 chansons pour lui demander un avis et elle vous aurait dit « Christophe déjà vu ». Ouais, ai ouais, ouais. déjà fait. elle vous a clashé un peu là ouais vous savez ça fait euh, bah, dix, dix ans là je présente, j'écris cet album à l'aube de la quarantaine quoi et euh, c'est vrai que je m'enferme, je, je m'isole pendant 3-4 mois je fais 3-4 chansons, je fais une chanson par mois en, en général et euh, je fais écouter euh, à des potes une soirée euh, on est entre amis, vraiment je sens il y a la bienveillance devant moi et je fais écouter et ma nana, me regarde et me dit écoute franchement c'est pas mal mais euh, j'ai déjà entendu ah, et la re, remise en question, mais ça m'a fait du bien, j'ai pris euh, ça m'a piqué un petit peu mais euh, mais ça m'a fait du bien parce que j'ai tout effacé et puis je, je suis parti des textes et j'ai commencé par écrire les whole Bonheur et le fait d'écrire et de mettre plus, bien plus tard même, euh, ces, ces textes en musique ça a donné en fait du, le, pour laisser la place au aux mot le, le pouvoir au mot et ça m'a ça fait énormément de bien quoi, j'ai réussi à me À, à, à me renouveler en, en, en travaillant comme ça. Il y a un peu de voyage mais au-delà sur le titre qui s'appelle Lompedouza par exemple Je pense à toi mon amour Moi qui suis loin de notre terre. Et avant de vous laisser filer parce que c'est toujours trop court, un mot sur la prestation belge dans le truc donc vous vouliez un peu de scratch. Vous Voyez les trucs qui fait. Vous voyez le scratch ah, du dans scratch, les. Oui. Oui, mais, mais, mais. Nous <rire> on voyait tous donc c'était pas la peine Non, de... vous aviez un regard vide. Le <rire> Et c'était un belge qui ah, c'est un gars que j'adore, il s'appelle DJ Joss. DJ Joss sur l'album Et euh, non mais qui est très très talentueux ouais. quoi. Franchement, très talentueux. Euh, je l'ai appelé et puis euh, en fait c'était pour euh, voilà c'était la cerise sur le gâteau quoi. On venait d'enregistrer tout l'album et j'ai réalisé cet album en fait je l'ai poussé bien loin parce que j'ai écrit, composé et puis euh, et puis je l'ai réalisé et euh, donc j'ai fait appel à, à, à ce mec là. Et euh, qui a samplé ma voix, il a samplé des guitares et puis il scratch les guitares et ça a amené une, une modernité, un côté un peu hip-hop euh, sur, sur sur les chansons Faites-vous un avis, ça s'appelle l'attrape-rêve et vous verrez Christophe Maé sur scène le 21 avril le 22 avril, merci d'avoir passé un bout de matinée avec nous ce matin bah Écoutez, Merci à vous pour votre accueil si, si vous voulez scratcher avec nous dans une seconde inscrivez-vous au Kikadi 3063 SMS il y a une place et vous parlerez à des gens qui ont parlé à Christophe Maé 3063, c'est nous. Nous, nous nous, Vous toucherez des <rire> gens qui n'ont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 Avec Audi, pendant les Audi Days, on ne parle pas d'incroyables promotions, mais d'incroyables sensations. Les Audi Days, ce sont des conditions exceptionnelles pour des voitures d'exception. Exemple, l'Audi a un limited edition à partir de 13 990 euros. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be Maintenant, chez Colruyt, des tickets de cinéma gratuits.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 9h le 8-9. dit avec une citation à identifier, un cadeau à la clé et un mot à imposer à Patrick Hellen pour, pour le live de ce vendredi. Alors le temps de rappeler au standard 3063, nous sommes dans quelle commune, les gars, on me souffle ça dans l'oreille, nous sommes dans quelle commune... Le 3063... Yeah. Non, non, donnez-moi la commune, non. les gars, en antenne, dites-moi où on Car est. oui. Bon, alors on va le faire à l'ancienne. Bonjour, vous êtes qui <rire> Ah, Andorlect et 1700. vous septembre. Ouais, <rire> vous avez un prénom Oui, Luc. Ah. ah. Luc d'Andorlect. Ah. Et c'est gagné. <rire> voilà. Et c'est gagné parce que je crois que ça va être facile. Oh ah bon, je sais pas. Luc, vous êtes près du canal Luc <rire> Luc Anderlecht. Vous êtes dans Luc, le canal ah, En face fin du stade. Ah ok, il y a un décalage parce que. En, en face fin vous... du stade. Ok. Voilà ce qu'on va faire, c'est un qui a dit rapidos <rire> Luc Alors qui qu'a dit, les critiques me font rire Qui qu'a dit, les critiques me font rire, rapidement Charles Michel, Marc Wilmotts, Marc Goblet Trois drôles, les critiques me font rire, <rire> Charles Michel, Marc Wilmotts, Marc Goblet Luc vous me dites C'est facile euh, bah, Luc, je suis pas sûr moi Le couper la télévision. Si vous nous regardez la télé, vous avez un décalage. C'est ça qui nous empêche de communiquer habilement. Luc, votre oui. réponse C'est surréaliste, Benjamin. La oui, c'est... Est... Dans... Tu sais quoi Moi, je vais lire mon journal. Le, <rire> temps, le temps qui répond. Attends. Luc, Luc êtes-vous là, Luc, Luc Oui. Vous pensez à Marc Gobelet Non, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Oh. C'est Marc C'est votre réponse oh, oh. Marc Wilmot. C Luc. Willmos, évidemment. Luc, je suis désolé, je vous fais une bise, je vous dis à bientôt. Le mot Merci. Le, le mot. Mais... On oh, at Attendez, je fais par étapes, je lis mon journal. Ah pardon. Et le, et le mot que vous imposez pour le live Pour le live Silence. Vous oh, savez quoi je, je vous repasse l'équipe hors antenne et vous allez nous trouver un mot costaud à imposer à Patrick Helen. Luc, c'était un plaisir rare. Je vous souhaite une bonne journée. <rire> à bientôt. Bien vous. Mais pas vraiment, oh, sommes somme toute. Dans un instant, c'est le cinéma. <rire> Ils se sont donné une mission. foncer vers leurs rêves et assurer leur avenir. Leur arme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 Vivacité présente le temps des guinguettes au domaine provincial de Chevetogne. Venez vivre les plaisirs simples d'une fête populaire à l'ancienne. Guinguettes, musique, danse, jeux, théâtre de rue, joute nautique, marché du terroir. Les samedis 25 et dimanche 26 juin, dès 11h. Info sur domaine de chevetogne.bn avec votre journal Cette dimanche et la bière La Chevetogne. Et hey Marc, quoi T'as vu chez Deleuze Ils offrent un ballon gratuit Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour leur recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel, ni Driz, euh, ni Romelu, ni Marc. Bah, je plaisante. Aujourd'hui, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze. Bien acheter. Bien manger. Voir conditions de l'offre en magasin.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 <rire> voici la question d'un intérêt général en tant que supporter des diables comment vous présenteriez-vous un supporter irlandais Loulou Godet Il n'y a pas de mal à se faire du <rire> Joli. Je Jean-Marie Langlais, je digérerai mal à la défaite car j'ai un ulster à l'estomac. Oh oh oh L'incuque du jour, le géant total rachète l'Empirisque. quelle serait la première banderole déployée par les fans du standard à l'adresse de leur président. Bon, vous répondez à ça sur la page Facebook du 8-9. À votre disposition, bien sûr, c'est sur Facebook. Si vous allez sur vivacité.be, vous avez en vidéo la revue de presse de ce matin, toute l'équipe qui commente les journaux, notamment notamment les premiers poils de bébé panda. Et c'est un événement, oui, les premiers poils, <rire> même si Jérôme a l'air de Ok, Mais c'est un moment rare. Pas du tout. Maman panda ne verra ça qu'une fois non, dans nous sa vie. On est toujours pas sur le panda, juste à un moment. Heures... ah non, non, je peux pas tout vous expliquer, mais il <rire> y en a une autour de la table qui fantasme sur un chanteur qui est venu. Oh, c'est pas vrai, justement, je disais discret. que non. Non, non. Je disais que non, non justement. C'est vrai. C'est vrai. Et elle disait que non dans des termes bien choisis. 8 h 55, c'est le cinéma. Frédéric, on commence par euh, l'idéal. C'est donc le nouveau film de Frédéric Bd avec Gaspard Proust et Jonathan Lambert qui sera avec nous demain. C'est une petite déception. On va on va dire que c'est une petite déception. Ouais. C'est beau, c'est bien fait, c'est une satire du monde de la mode. A priori, c'était très c'est séduisant. C'est joli, les mannequins sont forcément très jolis, il y en a de partout. Si c'est bec BD, c'est un peu sexuel parfois dans les scènes. Même très, ah, même, hein, ouais. même vrai, beaucoup, vrai. Oui, vrai. même beaucoup, oui, même même ça. Ouais. Et même ça c'est non. L'histoire en un mot. L'histoire en un mot, c'est un talent scout qui cherche des mannequins, c'est son boulot. Il y a des il y a des beaux métiers dans la vie. Qui ouais. euh, voilà, qui doit aller en Russie chercher un nouveau mannequin pour une marque de cosmétique qui s'appelle l'idéal. Ouais. Et voilà, je vous raconte pas. La un suite, scout, voilà. Un, un scout, euh... voilà, toujours ah prêt. Quoi. <rire> ah, à mon avis, le scout voilà. est toujours prêt aussi, <rire> s'il ouais, cherche vrai. des mannequins. Ouais. Oui, oui, tout à fait, et au garde à vous. Mais vous êtes déçu, pourquoi Parce que c'est Vulgaire parce que c'est... On est déçu parce que c'est beau mais que ça ne raconte en final, pas grand-chose C'est <rire> tiré du bouquin hein, qui s'appelait euh, Au secours pardon ouais. Le bouquin était très bon, c'était une satire de la mode où chaque mot était pesé était, euh, Voilà. Ici ça n'est pas le cas, ça raconte pas grand-chose, c'est beau mais on a vite compris Ça fait un peu penser à... Euh, de 99 ans à... un peu, non Oui mais ça fait surtout un peu penser à des chutes de studio du canal des années 90 Que même Canal n'aurait pas voulu. Où est-ce que je veux dire J'ai compris que ça n'allait pas. Voilà. Et puis ça fait un peu private joke, c'est-à-dire il y a, y a ouais. Jonathan Lambert qui joue dedans, qui est déguisé en femme, euh, maquillé comme un passeport colombien. Enfin, je... ça n'a dû faire rire que vous voyez. Je... Ça, ça les a fait rire tous les deux, mais à part ça, ça n'est pas drôle. Mais je lui dirai genre, demain, Jonathan Lambert, <rire> hein, donc oui. que vous avez Et dit Donc, euh, euh, voilà. alors une voiture volée ou non ah, C'était vous le, pa oui. le passeport colombien oui. mal maquillé. C'était vous. Bon alors l'idéal, on oublie. Toujours dans voilà. le monde de la mode, Neon Demon. Alors là, on aime ou on n'aime pas, pour être très clair, euh, ouais. il était proche projeté à Cannes, des gens ont quitté la salle, d'autres ont applaudi euh, pendant euh, un quart d'heure après le film. Ça raconte quoi C'est euh, une mannequin qui débarque à Los Angeles, euh, qui est toute jolie, toute belle, toute pimpante, euh, qui va ne pas se faire que des amis dans le milieu, parce que c'est un peu la, la règle du genre, et euh, ben, en fait soit on s'incline... Par mmh. rapport à elle Soit on ne s'incline pas Et en gros On joue du bistouri Mais pas que pour la chirurgie esthétique euh, On parle des mannequins Qui, qui ont des problèmes D'alimentation de, Mais sous l'angle Du cannibalisme Donc vous l'avez compris C'est pas Oui voilà C'est ah, pas oui. un truc Où vous amenez un premier rendez-vous On va dire ça comme ça ouais. euh, pour, euh, Comme film Mais C'est beau, c'est sympa, c'est dérangeant, c'est terriblement dérangeant, mais c'est terriblement beau, c'est terriblement bien fait. Mais on aime ou on n'aime pas, c'est euh, autant un ovni qu'un film. On essaie de trouver un truc qui est pas dans la mode. Alors avant toi, comédie romantique. Voilà, qui ne sort pas des clous. C'est-à-dire, c'est le genre de film on sait à peu près comment ça finit avant qu'il ait commencé. Ouais. Mais Vous êtes de bonne humeur sinon ce matin. Mais, euh... voilà. mais, mais peut-être pas par les temps qui courent, ça fait du bien. Il a, un a un du Cathy en euh... lui. Il a du en lui. Non, non. Écoutez, c'est l'histoire de deux personnes. C'est l'histoire de deux personnes qui n'ont rien a priori pour se rencontrer qui sont plus tout à fait jeunes mais très jolies et qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux et, et voilà, c'est classique ou... mais c'est bien fait, c'est joli, c'est beau et où le drame, où est ouais. amant dans le placard, où elle. mais il n'y en a pas, ça va tout droit c'est un, un film petit <rire> c un, non, non c'est un film, c'est un film qui va tout droit il euh, n'y a pas d'amant dans le placard, il n'y a, a pas tout petit il n'y a pas de panda, il n'y a rien y a non, même, alors. Non. si j'ai que 10 euros, l'idéal Neon Demon ou Avant Toi Alors Neon Demon si vous voulez une expérience et Avant Toi si vous voulez un peu de guimauve parce que ça peut faire du bien par les temps qui courent Ah mais donc l'idéal avec Jonathan Lambert sera notre invité demain, il a dit non. Hein, il a dit non. Oui. On en reparlera demain. Merci Fred. C'était le cinéma. Euh, J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache mmh. Messieurs les professeurs, ne comptez pas les jeunes trop durement. Alto-bas-côte des cocoteurs. Dis, ces histoires de côte. Ça me donne envie d'Andalous et de côte. Allons-y. L'Andalous oui. <rire> préféré des cocoteurs. La voilà. Devos À table. <rire>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 Alors allons-y. <rire> oui c'est moi. Vous voyez bien que c'est moi. Ah ben oui. Météo c'est vous. Ouais, météo c'est moi. Ah. Allez, avec de la pluie aussi. C'est bien elle qui revient. Des averses par endroits déjà ce matin et puis des averses plus fortes qui remontent de France. Les premiers coups de tonnerre devraient se faire entendre déjà en fin de matinée. Cet après-midi donc une masse d'air plus instable, des averses orageuses. Le risque sera présent sur tout le pays mais difficile de dire exactement où tomberont ces orages. Mais sachez qu'entre deux averses ou deux coups de tonnerre on pourra tout de même bénéficier petit petits de soleil. Côté mercure, c'est trop frais pour la saison, entre 14 et 19 degrés. Retour à un temps plus calme et plus sec pour cette nuit, avec un vent faible. Cela va, cela va favoriser la formation de bancs de brume par endroit. Les minima iront de 8 à 13 degrés. Demain, la matinée s'annonce plutôt belle. Au final, malheureusement, les orages feront leur retour dans l'après-midi. Ils pourront être intenses par endroit, voire accompagnés de grêle. On pourrait avoir des quantités d'eau importantes sur peu de temps, un peu comme la semaine passée. Prenez donc vos précautions. Vous êtes sur Viva il est 9h. Et l'info, Sébastien Pierre et bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est la journée mondiale de lutte contre les maltraitances des personnes âgées. Et un constat, c'est la famille qui maltraite le plus souvent les personnes âgées. Oui, dans 64% des cas, c'est en effet les proches, et en particulier les enfants de la personne âgée qui sont à l'origine des maltraitances. C'est la conclusion de l'agence Wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés Autre constat dressé aujourd'hui, ces maltraitances sont avant tout psychologiques. Les situations les plus fréquentes sont des situations psychologiques souvent entre les membres d'une famille, que ce soit les enfants vis-à-vis -vis de leurs parents ou même entre personnes âgées. Donc c'est surtout des problématiques liées à des relations familiales que l'on rencontre le plus souvent en règle générale au sein du domicile qu'elles soient euh, aussi liées à des aspects financiers ou autres. Oui, on constate toutes des négligences qui apparaissent, soit le manque de soins, l'excès de soins ou euh, une prise en charge des soins qui ne se font pas en considérant l'aîné comme un adulte et une personne responsable. Dominique Langendries, directeur de Respect Senior, l'agence Wallonne contre la maltraitance des aînés. Si vous voulez contacter cette agence, un numéro de téléphone, le 0800 30 330. Des cas de maltraitance sur des personnes âgées, c'est ce qui a conduit à la fermeture du jardin d'Astrid, cette maison de repos de Tournai. Les services d'inspection avaient pointé des problèmes de malnutrition, d'hygiène, et de suivi médical. La direction de l'établissement a introduit un recours en justice contre cette fermeture. Les plaidoiries ont lieu ce matin au tribunal civil. L'Empiris va-t-elle connaître une hémorragie de clients Le rachat de l'Empiris par le géant pétrolier Total passe mal auprès des clients. Les fournisseurs, le fournisseur d'énergie s'est vanté pendant des années de proposer du 100% belge, du 100% vert aussi. Deux arguments aujourd'hui clairement mis à mal. Aline Gonçalves Plusieurs clients ont, d'ores et déjà, annoncé qu'ils